Salut tout le monde et bienvenue sur la réalité augmentée. La techno à un autre niveau. Je me gagne votre animateur et c'est la première de 2017. Ta-da Avec moi pour ma compagnie, oui. Jonathan Tsukon. Hey, hey, bonjour. Tu toujours des bruits avant d'être présenté. Bonne <rire> ouais, année. Ah, moi, je me suis retenu. Bon, puis d'aller parler avant qu'on le présente. Luc Desormaux. <rire> la Allez. discipline n'est pas notre fort en ce début d'année. On est fort, ces présentations. <rire> ça a jamais été notre part. Pourquoi, pourquoi avoir une résolution pour 2020 ah ouais, Pour essayer de s'améliorer, hein. C'est ça. Euh, de quoi euh, vous euh, allez nous parler euh, les boys <rire> aujourd'hui euh, Jonathan commence, euh, commence avec ton sujet. De euh, Final Fantasy XV. Oui, le boys band. Magnifique jeu. Au mois de. Hein? Ouais, un boys band. Ouais. Ok, j'ai hâte avoue? de savoir ce que tu en boys penses. Boys band japonais. Luc ouais, ouais. de ton bord. Moi, je vais vous parler de Tarte bon. au ouais. Ouais, ah, Raspberry Pi, c'est lui quoi t'as fait. <rire> ouais, mais la... ben là okay. j'affirme plus là, je l'ai l'ai pas fait aux auditeurs, je l'ai juste fait à toi et toi t'es pas important. Fait que euh, mm. non c'est ça, je vais parler de la, la grosse mode de présentement. Vous avez peut-être vu ça sur YouTube, un peu partout. Des gens qui s'achètent un micro nano ordinateur qui s'appelle un Raspberry Pi. mais je vais vous dire c'est quoi, puis je vais vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire avec un des deux que je me suis commandé. Ok. Et euh, moi en fin d'émission je vais vous parler du film Passenger. Euh, qui euh, est actuellement à l'affiche avec Chris Pratt et euh, Jennifer Lawrence dans le casting principal, donc euh, je vous expliquerai euh, qu'est-ce que j'en ai pensé je un peu ambivalent sur le film, mais je vous donnerai les détails plus ouais. tard ouais. euh, c'est euh, pas le reste de Passature 57 hein, sans non, pas non, non, non <rire> c'est une, une histoire complètement nouvelle c'est pas repris de rien d'autre <rire> et euh, si ça avait été repris de d'autres choses euh, ça veut dire qu'il aurait laissé pas mal de trous Ça c'est jamais bon dans un scénario. Ah. Ouais. Dans le fromage des fois. -ce finalement que... c'est Star Starlord rencontre Kate Nuss. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. <rire> euh, Avez-vous ouais. des fins et des wins en début d'année à nous raconter? Euh, pas ouais. vraiment vite vite de même. Boom. boom non. Boom. Moi j'ai un non win. Plus. Ouais, non, moi j'ai euh, une salutation envers mes beaux-parents qui pour la troisième année consécutive, en cadeau complémentaire, m'achète euh, mon abonnement euh, pour un an de Xbox Live Gold. Fait que je peux jouer en ligne, puis vous écoeurer <rire> en ligne, grâce à mes beaux-parents, je les aime, merci, voilà. Grâce à cause. <rire> Hé hey, euh, oui, ça me fait penser, avez-vous <rire> eu euh, et reçu des cadeaux de Noël techno, geek, euh, gaming euh, pendant ces, ces dernières temps des fêtes? Ma femme m'a acheté un. C'est pas vrai. Ma femme voulait m'acheter comme cadeau de Noël un toaster de Star Wars. Finalement, c'est mes beaux parents qui l'ont ramassé puis me l'ont donné. Fait, fait que j'ai eu un toaster qui fait des toasts en pire ou, ou une toast en pire et une toast rébellion. Nice. Fait que ça goûte, ça goûte le côté sombre Stephen, un petit peu foncé. Que de quel côté de la force te retrouves-tu le plus souvent Ça dépend de la tose, comment je la barre. C'est <rire> <Mais rire> réponse au de rapport. Mais c'est ça, mais c'est vraiment drôle parce qu'il faut que tu fasses les toses vraiment foncées pour voir les euh voir les logos euh, engraver sur les toasts. Là, finalement, ça, ça tout ce qui est pas le logo est toasté plus foncé que ce qui est le logo. Euh, donc, ta, ta toast est vraiment foncé puis le logo reste pâle. Là, donc, c'est ça. Fait Il faut que tu fasses les un petit peu plus foncé que je les aime normalement. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour <rire> même manger du toast? <rire> J'avoue. <rire> Toi, Joe? Ben, moi, j'ai eu un cadeau que tout le monde, genre toutes les geeks de la planète ont. J'ai un paquet de paix de bas. Wow, yes. tout le monde oui, connaît ah oui, oui, ça. Ça c'est Guy Caswell. À part voilà. si quelqu'un, à part <rire> si quelqu'un nous écoute, je sais pas au Zimbabwe <rire> ou euh, en Afrique centrale où il se marche. les un... nippies oh, ou en Gogol. Si, si là, Steve mais, Jobs mais, nous non, écoute, qui mettait pas de bas. Ah, j'avoue. Ouais, non, mais, mais euh, sans faire, j'ai eu euh, des BD. Okay. J'ai, je voulais avoir Old Man Login, parce que le, le prochain X-Men, ben, ben, le prochain film de Wolverine va être basé un peu là-dessus. Donc je voulais lire un peu la, la BD avant pour avoir le meilleur ouais, matériel puis être déçu au cinéma, ouais. Exactement parce qu'en lisant la BD, tu te dis OK, ils pourront rien faire de ce qui est dans la BD parce que tous les personnages appartiennent à Marvel. Voilà. C'est ouais. ce qui fait le film. C'est un peu le problème. Ouais, ouais c'est ça. J'ai aussi le, le crossover la la BD du crossover entre Batman puis les tortues ninja. Ah. Qui est quand ah ouais? même pas pire. Ouais. ouais nice <rire> je suis surpris donc euh, ouais je suis en train de le lire j'ai pas fini moi c'est celui en entre euh, Puis, euh, euh, Archie et Predator me semble que ou euh, il y en a un aussi sur euh, undead Archie c'est sont toutes euh, il y a une épidémie de zombies dans ouais. euh, dans leur ville là. <rire> je trouve que tu sais des, des concepts cool, qui ça. mixent vraiment out of nowhere ça peut être cool là. fait que euh, Batman ouais. Ninja Turtle j'avoue que ouais. intéressant comme idée intéressant Ben, à date, sais, Adatte, c'est bon, je l'ai pas fini là, mais euh, suis en train de la cool. lire. Que fait, bon. fait que je te ouais. donne une mission, il faut que tu en fasses une critique. Ah, ben je peux parce que Adatte t'a as jamais assez ça pour en ah, faire une critique. C est... C est... Qui capable de checker temps pas ça, d'avoir autant pas faire des critiques pas... Non, mais tu sais, quand c'est pas intéressant là, euh, ouais, des fois quand, quand il manque de matière qui parle de quelque chose Ouais, C'est sûr, sûr que planter chose... pour planter aussi, ça, ça, ça donne rien. Là. Mais, des fois ouais, C'est bon faire une critique quand t'aimes ça. C'est aussi bon faire une critique quand t'aimes pas ça. Parce que si tu fais des critiques juste du stock que tu t'es comme un peu moins crédible. <rire> ben, en fait, <rire> soit tu vas faire moins de critiques parce que tu peux pas tout aimer, soit tu vas aimer tout, puis là tu perds ta crédibilité. C'est ça. ça. Je peux faire une critique de ma BD puis de mes bas. Laisse faire les bas. En même temps. Okay. en même temps, tout en même temps. Ah, OK. Ouais, ouais. J'emportant <rire> mes bonnes, j'ai eu la bande, je, je filais confortable. Côté <rire> côté bosse à gratter un peu parce qu'il était en laine et moi je suis un peu j'te, allergique à la laine j'te, j'te donc euh, euh, pas blessé, pas ouais. blessé à la laine là comme comme certains joueurs de hockey mais plutôt tu sais piquer la laine. <rire> <rire> mais ah, Et <rire> hey, la recrue de l'année, c'est peut-être ouais, l'aîné, c'est dans la ligue nationale fait. ouais puis il oh. s'est pas blessé ouais. hier seulement bon là. on est pas dans la boîte ouais. revenons au sujet euh, veux tu y aller Luc avec oui. ton euh, ta tarte au, euh, aux aux framboises ouais je, je veux juste faire quelque chose qu'on a pas parlé aussi là je, je veux souligner la, le décès euh, malencontreux de la princesse Léa, Carrie euh... Fisher euh, ouais ça ça a été ça m'a frappé un peu surtout que euh, tu sais on savait qu'elle avait eu une, une crise cardiaque euh, dans une, un avion qui la ramenait je pense de Londres à Los Angeles euh, je pense c'est le soir de Noël quelque chose comme ça ou pas loin de Noël puis là ah elle est dans un état stable mais stable veut pas dire euh, vivante ou euh, en santé tu sais finalement elle est décédée <rire> est décédée comme, comme euh, quelques la ligne, jours plus tard arrêtait pas de pas bouger <rire> <rire> ah, c'est ça fait que euh, là c'est très dommage surtout que le lendemain sa sa mère est décédée aussi d'une crise cardiaque probablement Euh, du choc d'avoir perdu sa fille là. mais c'est en tout cas c'est c'est c'est vraiment horrible euh, ça m'a beaucoup touché parce que bon tout le monde sait que j'adore Star Wars euh, je trouverais ça le fun de la revoir dans épisode 17, même si c'était pas son meilleur rôle la vie là vraiment surtout en anglais là, tu vois que la chirurgie plastique a fait avait son avait-elle le euh, meilleur rôle De ce que j'en sais, elle était pas ouais. mal meilleure comme écrivaine fantôme pour réécrire des scènes, des choses comme ça sur des scénarios que comme actrice. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était plus au cinéma. Là. Non, non, ça, ça, elle faisait quelques rôles, mais c'est surtout des rôles qui étaient où elle était invitée. À cause qu'elle avait été princesse Léa. Là, Kevin Smith l'avait invitée dans quelques uns de ses films parce que Kevin Smith est un fan fini de Star Wars et de Carrie Fisher, puis il était devenu l'ami de Carrie Fisher aussi, puis tout ça. Là. Donc, tu sais, elle avait des rôles invités, surtout pour ça, dans des choses, des, des films surtout geek ou euh, des fois un peu obscurs. Mais non, c'était pas nécessairement une grande actrice, mais c'était une bonne écrivaine. C'était elle, elle parlait aussi euh, très bien quand elle pouvait le parler sur un, un stage, là, elle était super intéressante, elle était drôle, puis elle avait de l'humour, puis tout ça, puis elle a jamais, tu sais, à tomber dans la drogue, puis a eu des gros problèmes de santé, Elle a tombé dans la drogue quand elle était assez jeune. Euh, après le premier Star Wars, il euh, y a beaucoup de de rapport qui disait qu'elle prenait de la cocaïne sur le le, le set de, de lampée contre-attaque. Fait que c'était assez intense son affaire, mais elle a jamais blâmé Hollywood, elle dit garde c'est moi qui s'est laissé embarquer là-dedans, c'est de ma faute puis tu sais, elle avait des problèmes de poids, mais elle était obligée de rester mince pour avoir son rôle dans Star Wars, fait que ça a été de 77 à 76 à 83, il y a plus qu'à garder un poids Euh, très très bas à cause de son rôle la princesse là tout le monde se rappelle du bikini en métal euh, dans le retour du Jedi tu sais mais après ça elle a pu se laisser un peu aller puis tout le monde a vu qu'elle a pris énormément de poids <rire> ah, est puis elle a, été, elle a été elle était de perdre 15 euh, 15 livres Euh, pour reprendre son rôle de, de Léa dans l'épisode 7, euh, c'était une des conditions que Disney avait, euh, avait donné. Puis il y a certains magazines, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui disent que ça aurait un rapport, peut-être avec la crise cardiaque qu'elle a eu, c'est qu'une perte de poids trop rapide, plus euh, des abus de drogues dans, dans, dans ta vie pourraient faire que ton cœur est trop fragile pour prendre le, le choc. Là, mais bon. C'est ça. Que je voulais juste souligner un peu que c'était très triste d'avoir perdu euh, quand même cette, cette grande dame. Euh, J'ai écouté une coupe de ses des choses qu'elle a fait après Star Wars, puis était très drôle. Elle était capable de, de rire d'elle-même. Euh, puis il y, y a une joke qu'elle a faite lors d'un bien-aimé bien à George Lucas que je trouve vraiment très drôle. Elle a dit "George Lucas, euh, mon apparence lui appartenait à cause de la princesse à cela. Fait qu'elle a dit à chaque fois que je me regardais dans le miroir le matin, il fallait que j'aille une coupe de pièces." c'était j'ai toujours trouvé ça très drôle ça apprenait ça les produits dérivés déviseur, mais Star Wars <rire> ouais les produits dérivés tu sais c'était c'était un peu ça aussi Carrie Fisher c'est que c'était la princesse Leia donc tout ce qui était princesse Leia rapportait de l'argent un peu à elle mais sur, surtout beaucoup à, à Lucasfilm et maintenant à Disney mais c'est ça je ne vais pas sans trop tirer là-dessus euh, j'ai eu beaucoup de peine quand quand elle okay, fait c ta critique du euh, Raspberry Pi c'est Ouais, c'est c'est tellement c'est bien, bien méchant vois, la face à carry ça de l'appeler euh, tarte aux framboises. <rire> tarte aux framboises, ça peut <rire> déjà eu des boutons quand j'étais jeune mais euh, bon, on va parler de choses plus sérieuses, Raspberry Pi. C'est quoi un Raspberry Pi C'est un nano ordinateur très c'est très très petit il euh, y a eu quelques générations du Raspberry Pi, Ils sont rendu au Raspberry Pi 3. qui est la génération courante du Raspberry Pi. Il y a aussi présentement le Raspberry Pi 0 que vous pouvez acheter. Donc, vous pouvez acheter le 3 ou le 0. Il y a aussi, bon, un, si on les rends à 3, il y a un, un, un Raspberry Pi 1 et un Raspberry Pi 2 qui ne sont plus en vente. Euh, ils ont été retirés du marché. Présentement, vous pouvez acheter le 3 et le 0. Pourquoi euh, le 0 ou pourquoi le 3? Le 0 est extrêmement petit. Quand je extrêmement petit, là, si vous avez un jour joué un peu avec de la mémoire d'ordinateur, le Raspberry Pi Zero, je l'ai comparé hier avec un, un, une barrette de mémoire pour portable que j'avais qui traînait à la maison. C'est exactement la même grosseur. Donc, l'ordinateur complet euh, rentre là, sur la, une, une carte exactement de la grosseur d'une barrette de mémoire pour portable. C'est extrêmement petit. Euh, la seule chose, c'est que ça prend des fils après ça. Donc, ça fait vraiment drôle de voir un petit morceau de plastique vert pris après plein de fils pour pouvoir le faire fonctionner parce que ça prend quand même du courant. Ça prend quand même un fil pour se rendre à un moniteur. Donc, il y, a, il y a comme 3, 4, 5 fils. Puis des fois, un, un hub USB, un concentrateur USB pour mettre plusieurs périphériques après. Fait que la petite carte devient énorme parce qu'il y a plein d'affaires accrochées après. Mais pour fonctionner... là. Vraiment, le Raspberry Pi, c'est la grosseur d'une carte mémoire. Ça a à peu près, euh, je dirais, un pouce et demi de, de large par à peu près peut-être deux, trois pouces de long. Et puis, c'est mince comme une carte de crédit. le fait que c'est vraiment, vraiment tout petit. Qu'est-ce qu'il y a après ça? ben là, le Pi Zero, c'est, comme je disais, le plus petit de tous. Tout ce qu'il y a après le Raspberry Pi Zero... Il euh, n'y a pas grand-chose. Il y a un port euh, vidéo qui est un port micro HDMI. Donc, un, un petit HDMI. qu'on faut acheter un fil pour convertir en HDMI normal. Il euh, y a aussi deux ports USB, un, deux ports micro USB. Donc, c'est le même type de port. Si vous avez un téléphone Android, euh, c'est le même type de port qu'on sert pour charger le téléphone Android. Il y en a un, c'est pour brancher un périphérique USB, où normalement, on va mettre un concentrateur, là, ce qu'on appelle un hub pour mettre un clavier, mettons, euh, mettre un, une manette de jeu ou mettre euh, d'autres choses. Puis, on a aussi un port, euh, un, port un autre port euh, micro-USB. Lui, c'est pour euh, donner du courant au Raspberry Pi. Euh, ça va prendre le même type de courant. Là, ça peut, euh, si vous avez un téléphone Android à la maison, vous pouvez prendre votre chargeur, donc le bloc qui vient avec votre téléphone plus le fil qui vient avec votre téléphone pour brancher puis donner du courant à votre Raspberry Pi. Donc théoriquement, quelqu'un qui est un petit peu technologique, quelqu'un qui a un petit peu de gugus électronique à la maison, a au moins déjà le fil pour donner du courant au Raspberry Pi. Puis ça va aussi vous prendre une carte mémoire, une micro SD, encore là la même chose qu'on retrouve dans un téléphone pour ajouter de la mémoire. Euh, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ça dépend toujours ce que vous voulez faire avec le Mais ça Raspberry Ça fait penser part. parce que Raspberry, c'est euh, aussi le nom d'une un, plateforme d'Android? Euh, non. Euh, non. P Si oui, une mais parce que souvent ils, là, ils donnent là, des noms de bouffe. Euh... c'est c'est du Android qui roule là-dessus. Ouais là. ouais ouais, mais c'était c'était marshmallow, puis c'était jelly bean, c'est des choses comme ça. Je pense pas, à moins qu'une vieille vieille version peut-être d'Android qui s'est appelée Raspberry, là, mais ça me surprendrait ben gros. C'est vraiment comme un nom euh, pour ce produit-là. Il euh, y a rien courant là, chez Android en quoi qui s'appelle Raspberry. Donc en tout cas, ça se peut qu'il y ait eu quelque chose qui a eu le nom Raspberry Jam, mais ça, ça a aucun rapport avec ça. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est sûr et certain si vous voulez euh, faire quelque chose de plus puissant, c'est quelque chose qui demande un peu plus de, de, de processeur. Je vous conseille fortement de vous acheter un Raspberry Pi 3. Le Raspberry Pi 0 a vraiment pas grand-chose dessus. Il euh, y a pas de Wi-Fi, il y a pas de Bluetooth. Il y a, comme je disais, un port micro USB. Ça va vous prendre un concentrateur pour euh, ou un hub pour ajouter des périphériques. Il y a le Raspberry le Raspberry 3. Euh, le Raspberry Pi 3, lui, va se vendre à peu près 30-40 dollars, tandis que le Raspberry Pi 0, qui est très difficile à trouver, là, moi je vous conseille, si vous voulez l'essayer, euh, cherchez sur Google "DePi Hut", euh, t h e p i h u t, c'est un site en Angleterre qui vend des Raspberry Pi, mais le Raspberry Pi en tant que tel coûte 7 livres sterling, c'est à peu près 12 dollars. Et puis, vous allez avoir le shipping qui va coûter à peu près le même montant. Donc, pour à peu près 15-20 dollars au total, là, vous allez avoir votre Raspberry Pi chez vous, votre, votre zéro. Le seul problème, c'est qu'il faut rajouter euh, un concentrateur USB. Si vous voulez du, euh, du Wi-Fi, il faut rajouter un bidule euh, USB Wi-Fi, un bidule USB Bluetooth, si vous voulez du Bluetooth. Donc, si on calcule là, ce que ça va vous coûter, si vous commandez un Raspberry Pi 3 qui a quatre ports USB sur la carte, qui a déjà... Euh, un port HDMI complet, pas un micro HDMI, qui a du Wi-Fi, du Bluetooth intégré sur la carte, c'est plus avantageux. La seule chose, la seule raison pourquoi vous allez acheter un Raspberry Pi 0, je vais vous reparler du 3, parce que j'en ai un qui s'en vient, je vais vous parler du 3 dans une émission plus tard, puis ce que je vais faire avec, le Zero, c'est qu'il est tellement petit qu'on peut faire toutes sortes de micro projets avec. Il y a des gens qui vont s'en servir pour faire un système de caméra de surveillance parce qu'il y a une version du Pi 0 qui est pour caméra. Moi, je m'en sers pour faire une console de jeu rétro. Il euh, y a beaucoup de gens, si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont pris des Raspberry Pi en un peu en défiant Nintendo de disant, vous voulez pas nous nous vendre de NES classique en contrôlant le nombre de d'unités qui est chopé Ben, je vais m'en faire une moi-même. Euh, moi, je vais pas si loin que ça, là, parce que bon, théoriquement, les roms, euh, les jeux, c'est-à-dire quand, quand c'est en format ordinateur, on appelle ça un ROM, il faut que vous ayez la cartouche originale, il faut que vous soyez propriétaire de la cartouche originale pour avoir le droit d'utiliser le ROM. Donc, c'est très, très limité, ce que théoriquement, les gens sont capables de faire avec ces Raspberry Pi-là, parce que ça me surprendrait qu'il y ait des gens qui font des consoles présentement, présentement avec des Raspberry Pi, qui mettent la collection complète des jeux d'NES euh, sur, sur le Raspberry Pi pour se faire un émulateur. Ça me surprendrait qu'il y ait toutes les cartouches. Il y a peut-être Giz qui a toutes les cartouches, <rire> Euh, Peut-être Papa Cassette Mais d'ailleurs, ça me fait penser, euh, Jean-François Compe, un projet de podcast qui s'appelle « La boucle infinie ». Et dans l'un des derniers ouais. shows, il parlait de la NES Mini. Et il y a un des gars qui a fait des modes pour des jeux NES puis Super NES à partir d'émulateurs pour ajouter des fonctions pour des compétitions. On est, on est rendu loin là, dans la programmation. Et il disait que dans les ouais. 30 jeux de la NES Mini, il y a des jeux qui proviennent de ROMs. que Nintendo c'est s'est même pas bâclé de, de refaire la programmation, de partir de la cartouche et d'en faire une version euh, numérique informatique. qui ont pris des ROMs qui sont disponibles sur Internet parce que dans les fichiers sources, ouais. tu as les noms des créateurs qui ne sont pas de Nintendo. Oh, oui, c'est clair. pour Ça a été fait, fait pour que... eux. Donc, théoriquement, il y a des gens qui ont acheté les cartouches. Il y, y a des convertisseurs de cartouches à fichiers ROM fait qui existent. Nintendo vend non. des ROMs illégaux. Faut, faut comprendre ça. Ouais, mais th théoriquement, <rire> théoriquement, euh, si la cartouche t'appartient, mettons tu as une cartouche de Super Mario Bros, tu aurais légalement le droit d'avoir le ROM de la cartouche comme backup, des choses comme. Il y a toujours, tu sais, il y a un gros, il y a un gros chose nébuleux à partir de ça. De, je m'achète un DVD, est-ce que j'ai le droit de faire un rip de mon DVD et de le mettre en fichier? pour sauvegarde. Parce que si mon DVD se fait gratter il faut que j'en achète un autre, je l'ai déjà payé. C'est vraiment une zone grise et nébuleuse. Donc, on rentre pas nécessairement dans les roms et tout ça. Moi, j'ai encore certaines cartouches de j'ai plus de consoles mais j'ai gardé certaines cartouches du temps euh, que j'avais les consoles parce que mes consoles fonctionnaient plus j'en ai pas racheté d'autres mais j'ai gardé certaines cartouches donc c'est ces cartouches-là que je vais prendre les ROM pour mettre sur mon émulateur je commencerai pas à télécharger la collection complète là. un j'ai pas le temps puis deux euh, j'ai pas le goût de me mettre dans le trou non plus les roms m'appartiennent pas j'ai veux pas donc euh, moi je vais me faire une, une console vraiment mini avec les 4 5 jeux que j'ai et puis Euh, je peux traîner ça partout. Ce que j'ai fait sur, euh, puis là vous regardez sur YouTube, il y a le projet si vous voulez le faire. Je vais mettre mon Raspberry Pi Zero dans une euh, cartouche de NES, dans une cartouche de, de, de jeu Nintendo Entertainment System. Donc la première Nintendo, ça rentre dedans avec le filage. On est capable de refermer la cartouche et de laisser les ports euh, USB. Euh, le port pour le, le, le mettre le courant et le port vidéo pour brancher ça après une télé. Moi, c'est le projet vers lequel je m'en vais pour ça. Le Raspberry Pi Zero est bon uniquement pour ça, pour faire des projets vraiment miniatures parce que c'est pas puissant. J'ai installé quelques jeux de Super Nintendo sur le Raspberry Pi Zero et certains jeux euh, qui sont un peu plus demandants même de la Super Nintendo. Le Raspberry Pi 0 a de la misère à les faire fonctionner vraiment fluide, il y a des il y a des coupeurs dans le son, on voit qu'il y a des ralentissements dans la musique, même si dans le jouabilité ça affecte pas beaucoup, ça affecte ça affecte un peu la, le son. Certains jeux ça affecte même la jouabilité. Fait que c'est pas le plus puissant. Comme je vous dis, c'est pas le Raspberry Pi 0, c'est pas la, le modèle avantageux à acheter si vous voulez quelque chose pour faire un projet vraiment plus plus avancé, Je veux faire quelque chose d'un peu d'un peu sauté comme moi je veux faire de le mettre de le mettre dans une cartouche, ça prend quelque chose de vraiment petit pour que ça rentre dans la cartouche, autrement je vous dirais payez-vous un Raspberry Pi trois, euh, il y a plus de fonctionnalités, oui c'est plus gros ça filtrera pas dans des petits dans des petits compartiments, mais euh, ça ça peut quand même faire euh, euh, tu sais quelque chose ouais. de cute. Euh, J'en ai commandé un deuxième Pi Zero et j'ai commandé sur eBay une carcasse vide de Game Boy et j'ai l'intention de fitter le Raspberry Pi Zero dans une carcasse de Game Boy et faire à peu près la même chose que celui <rire> dans ma tête. As-tu euh, vu la vidéo de euh, Guise de Pécemier sur YouTube où est-ce qu'il euh, a fait l'annonce de la NES euh, Mini classique euh, Il a pris les 32 et les a mis sur un Raspberry Pi qu'il a inséré dans euh, euh, dans une manette de NES. Que quand tu la branches, elle décolle. C'est une manette USB là, à l'école, puis Il y a, décolle, y a même pas, ouais, c'est même pas un Raspberry Pi. C'est encore plus simple que ça, ce qu'il a fait. Euh, C'est un hub USB avec ah, une oui, clé USB internée dans, la, dans, la, cartou dans la, la manette. Mais ça prend de la soudure, ça prend toutes sortes de choses. Moi, mon projet ne demande pas de dessouder et ressouder okay. des choses. Euh, je pensais suis pas confortable en, en électronique pour souder et dessouder. Euh, C'est vraiment quelques fils euh, du tape à deux faces et des choses comme ça. Si j'ai le temps, je me suis promis que je ferai une vidéo sur YouTube pour réalité augmentée. Euh, si ça vous intéresse, faites-moi signe. Je vais essayer de le faire, là. Euh, J'ai quelques projets dans la dans dans tête que je vais faire de la vidéo avec ça, dont celui de mon dans ma carcasse de Game Boy et tout ça là. Euh, mais mais c'est ça. Il y a aussi euh, plein de choses Si ça vous intéresse, je peux parler d'émulateurs aussi sur certaines autres émissions, sans vous dire hein, où trouver les ROMs. Mais il y a beaucoup d'émulateurs qui font de choses intéressantes. Ouais, ça vaudrait de le fun ouais. Euh, ouais, ouais. ouais. Parce qu'il y, y, y a un émulateur qui s'appelle Daphne Euh, vous autres êtes probablement trop jeunes les gars de Dragon's, Dragon's Lair, 2, Space ben, Ace ouais. oui, des chaleux, chaleux, des là, ouais. films qu'on contrôlait <rire> euh, moi je les jouais à l'arcade il y a un émulateur présentement qui s'appelle Daphné qui vous permet de jouer la version arcade en autant que vous possédiez euh, la version euh, PC du jeu il va télécharger les fichiers qui viennent Des, des disques laser de l'arcade donc vous pouvez jouer la version exactement à l'arcade c'est une entente a eu entre les, les créateurs de Daphné et les euh, propriétaires de la licence euh, de Dragon's Lair qui est euh, digital okay, écoute, euh, je, je ouais. on va parler d'émulateurs. Okay, ouais, ça c'est cool c'est une facette qu'on n'a on pas abordé jusqu'à maintenant puis que certainement intéresse plusieurs de nos, euh, de nos auditeurs ouais Quels émulateurs font quoi et muent quoi euh, Je vais vous en parler dans dans les prochaines émissions. Si ça vous intéresse euh, venez sur la page Facebook de réalité augmentée. Dites-moi là. Si vous voulez que je fasse une vidéo, mais que je montre mon projet de cartouche Raspberry Pi, ben dites-moi là. -le. J'attends les pièces de Chine. J'ai le j'ai le Raspberry Pi. J'ai certains filages. Il manque mon ma, mon boîtier. Il euh, y, y a des boîtiers de de, de cartouches Nes. Euh, qui sont pas les originaux là mais qui sont vendus en Chine pour ça comme genre 4 5 dollars le, le boîtier. Donc j'ai commandé ça euh, ça va être ça va être cool, cute. tu tiendras courre. Yes. Joe, c'est à toi de nous parler yeah. de euh, ton boysband préféré du moment. Insinc. Yeah. <rire> Ça n'existe encore non. pas, ça? Je pensais que Justin Timberlake... Non, non, non, show. ça existe plus. D'ailleurs, sur ouais. sur Netflix, il y a un show de Justin Timberlake et de Tennessee Guy ou Tennessee Boy. Euh, c'est malade, pour vrai, là. Euh, il donne tout qu'un show, même si tu pas les chansons, de voir tout l'enrobage, c'est assez malade. En tout cas... Mais il n'est pas pire acteur, pareil, Justin Timberlake. C'est un gars okay, qui, a plein, ouais. qui a plein de talent. C'était pas c'était pas vrai, non? Non, il joue pas dans il joue pas dans Final Fantasy. Il me semble que je l'ai vu dans il Final, fait, Final il Fantasy. Il fait une voile avec, euh, avec genre des cheveux d'insaurs. Non, On de dit qu'il est là, là. À vous. Ok. Il est là. Non. Il est là. Non, il va mentir pour nous faire plaisir. Il est là. Bon. Peux tu parles de oh, mon, eh, mon jeu Je suis pas, pas tarte-là, quand, quand on <rire> arrête de te nuire, peut-être. Okay. Euh, ouais. Ah, Donc on est bon là dedans là. <rire> ah oui, vas-y. Okay. T'es capable. Final Fantasy quinze, euh, petit jeu qui est annoncé, je pense en 1922. Euh... Je pense c'est pour ça que la deuxième guerre mondiale est arrivée. Exactement. Et Hitler voulait jouer à, à Final Fantasy 15 puis euh, finalement il sortait pas puis cette année. C'est ça. Non, je pense qu'il était annoncé genre en 2005 ou quelque chose comme ça. Il faisait partie de, de la Fabula Nova Crystallis. Ça, c'était un espèce d'ensemble de jeux basé sur les cristaux. Il y avait les Final Fantasy XIII, puis il y avait comme le, les dérivés de euh, Final Fantasy XIII plus le type 0. Lui-même devait s'appeler Final Fantasy XIII. En fin de compte, ça n'a jamais abouti. Ils l'ont transformé en Final Fantasy XV, puis il est enfin sorti. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. puis euh, le monde commençait peut-être à avoir peur parce que c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup d'attente, des fois tu penses que ça va être un gros flop. Mais non. Mais non, c'est très genre bon. Genre genre The Last Guardian ou genre bah euh... tu sais genre euh, Duke Nukem. Ouais, c'est ça que j'allais dire mais j'ai posé le nommer. mais de Last Guardian, tu es quand ça, même un bon. C'est pour l'odic redit. Ouais, ouais, je sais pas, j'ai pas joué à ah, ça. Ah, tu en, en parleras à, euh, à Daniel. Mais non, mais pour le fait d'attente là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Moi je pense Daniel a pas été impressionné non, non plus mais je sais pas. Le 299 fait dire hey ramenez-nous ouais. notre jeu ah ok bon je sais fait que Final Fantasy 15 Comme... ouais bah que c'est ça donc euh, c'est quoi l'histoire euh, l'histoire en fait c'est tu joues le rôle de Noctis qui est un prince successeur du roi qui lui euh, dans le fond vit dans un dans un royaume qui se fait attaquer par une espèce d'armée pour aller détruire leur, leur cristal parce que tout est basé sur le cristal puis dans le fond il va partir euh, l'aventure avec ses trois autres gars Boys band parce que oui ils ont l'air d'un groupe de rock là euh, je veux dire habillé en cuir euh, cheveux dans le vent lunettes fumées une bonne grosse voiture Jovi. puis euh, dans le fond <rire> Bon Jovi ouais c'est bon ça puis dans le fond ils partent à l'aventure puis lui son but c'est comme un petit peu de de, de se retrouver pour être le, le, le digne roi successeur puis de battre le, le gros méchant à la fin Du euh, l'histoire est vraiment complexe. Là, je ne vais pas dévoiler l'histoire parce que le but des de Final Fantasy, c'est vraiment jouer à l'histoire. Mais ce qui est bon avec celui-là, c'est que c'est vraiment le retour du monde ouvert. Le monde avait vraiment critiqué le le, le 13 parce que euh, c'était vraiment, c'était linéaire à, à fond. Là, c'était juste des couloirs quasiment tout le long. Puis à la fin du jeu, t'en as après 30-35 heures, là le monde s'ouvrait. Puis il s'ouvrait pas tant que ça. Euh, tu peux pas faire grand chose dans la partie monde ouvert. Dans celui-là, c'est le contraire. En fait, le jeu, je dirais qu'il était peut-être à 70 monde ouvert. Donc, tu commences dans une grosse plaine. Tu commences exactement au même endroit que la démo. Ceux qui ont joué à la démo, euh, tu commences exactement là. Donc, c'est une espèce de, de grand désert, paysage, moitié futuriste parce que tu te promènes dans une voiture. Donc, pour te déplacer, tu es vraiment dans une auto. qui est euh, pour les amateurs d'auto à la Luc des Ormeaux, que ça sera un dérivé de la Audi R8 spécialisation okay. édition. Oui, c'est possible. Donc, c'est euh, comme l'auto-royal. Euh, tu te déplaces avec ça, avec tes trois amis. Donc, tu te déplaces de ville en ville, des stations-services, euh, des hôtels, des villes futuristes, des armes à la, à la mitraillette. Puis en même temps, tu joues avec des épées, avec de la magie. Donc, c'est vraiment un mix de futurs puis de... de Pas médiéval, mais épée, magie, un peu fantastique. Donc ça, c'est euh, super intéressant. Puis le monde vraiment ouvert, tu peux aller partout. là euh, Tu peux te promener partout. Tu as même des chocobos, donc le retour des chocobos. Puis euh, le jeu, en fait, tu es en équipe de quatre personnes. Donc tu as trois autres euh, amis avec toi. Puis... Euh, Peut-être je dirais 99% de l'aventure parce que je l'ai fini le jeu. Là. Donc euh, tu vas jouer à quatre personnes. À un moment donné, tu as un personnage qui s'en va, tu tombes à trois. mon donné, tu joues tout seul, mais à 99%, euh, 95%, tu joues à quatre, mais tu contrôles que ton bonhomme, que Noctis. Les combats, comment que ça marche C'est que c'est pas comme les autres Final Fantasy. C'est c'est pas à tour par tour. Donc les ennemis, tu les vois sur la carte. Puis c'était combats en temps réel, un peu comme quand j'avais critiqué euh, Xenoblade. Ou ceux qui ont fait un Final Fantasy type zéro. Euh, Donc euh, tu vois les ennemis puis tu te bats là. T'es pas, t'attends pas ton tour pour te battre. Là. Tu contrôles ton propre bonhomme, mais tu peux lancer des attaques spéciales à tes. Euh, tu peux faire faire des attaques spéciales à tes à tes amis. Donc tu as une jauge qui en qui embarque puis tu fais faire une attaque spéciale puis il va attaquer. Tu vas sélectionner ton bonhomme. Tu vas dire ok vas-y puis il va faire une une méga attaque. Euh, Comme les bons Final Fantasy, tu as, as des armes, tu as de la magie, mais as pas, tu te perds pas dans les menus parce que tu pas beaucoup de gestion hors-jeu. Tu pas beaucoup d'armes en tant que telles. Tu, sais, tu vas avoir une arme principale, une arme lourde, une arme légère. Tu vas avoir des armes un peu euh, qui viennent des rois, des anciens rois que tu vas aller récupérer dans des donjons. C'est une espèce de larme en, euh, des armes en lumière. Donc euh tu as de la magie, mais la magie est vraiment vraiment vraiment limitée là, tu as de la magie de feu, de glace puis de l'électricité, c'est tout. Tu fais des mix entre ces trois là, puis quand tu fais un mix, tu peux lancer comme trois attaques de magie puis c'est tout là. sont vraiment pas bardé de de de de de se perdre dans les euh, je mets des bottes, je mets un casque, je mets une armure, je mets rien de tout ça là. Tu as okay. des armes puis c'est tout. Tu gères ton bonhomme puis c'est tout. tu vas gérer des compétences par contre tu as des arbres de compétences assez assez grands. Donc sur euh, sur ça améliore ta défense, ton attaque, ta magie etc. Donc tu as beaucoup beaucoup d'arbres de compétences mais tu pas de pièces d'armure. Tu vas avoir des euh, des pièces mettons un bracelet spécial, tu vois chaque personnage va avoir un élément spécial qui va améliorer sa, ses compétences mais j'ai quasiment pas joué dans ces menus là, tu pas vraiment Beaucoup là, t'sais. ceux qui aiment la gestion là, c'est pas un Final Fantasy pour eux parce okay, que tu Ok. Ceux qui aiment, euh, tu la customisation là, tu de ton personnage et quoi que l'air, c'est pas ça non plus. Là. Il va rester boys band jusqu'au bout là. Ok. Ouais. Oh ouais, as rien de ça, as rien de ça. C'est vraiment une aventure là. Tu prends ces quatre personnages là tu les emmène à la fin euh, de l'histoire là. T'sais. Ils vont rester pareils. Il euh, y aura rien de changement. Euh, ce que as les euh, les invocations par exemple qui reviennent donc euh, dans les autres Final Fantasy tu peux tout le temps invoquer une espèce de gros monstre euh, de temps en temps là les invocations tu les décides pas quand tu le fais l'invocation va va te dire que tu peux en faire une c'est pas encore clair quand est-ce que ça va te le dire mais quand ton équipe est quasiment morte dans des trucs spéciaux c'est comme si le dieu un dieu qui va arriver va te dire OK, tu veux m'invoquer puis quand t'invoques tu une méga animation qui part sais ça tue tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tu gagnes le combat. Mais tu peux pas décider toi-même quand tu vas évoquer les, les, okay. les bébites. Euh, tu gagnes de l'expérience comme tout bon Final Fantasy, mais la différence, c'est que tu dois dormir pour la gagner. Donc, <rire> tu dois... Ouais, ça, ton... finalement finalement c'est des fonctionnaires. Fait quand tu joues pas, c'est là que c'est payant. C'est oh, <rire> <je suis mielle. rire> <rire> <petit> retour ici. <rire> retour sur une conversation sur le ouais. contre Benoît, ouais, non. <rire> Jean Benoît. Non mais tu as pas de tu vas tu vas gagner de l'XP, tu vas le voir que tu le gagnes mais tu l'as pas encore. Ouais. Euh, ton ton personnage monte pas de niveau, faut que tu te couches, soit que tu fais du camping, okay, soit que tu vas dans un hôtel. C'est comme un... Dark Souls où où est-ce que faut que tu ailles euh, au bonfire pour pouvoir euh, encaisser des armes que tu as acquis. Oui. OK, c'est bon. Mais oui. c'est de la façon que tu le disais, c'est comme Puis, ben tu as l'expérience mais Ça sert à rien, <rire> tu peux pas l'utiliser. Non, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est que tu l'as pas. Tu sais, c'est quand tu pars à l'aventure, tu sais, des fois je partais dans des donjons puis un moment donné ça devient de plus en plus dur, tu sais, tu dis bon mais je suis peut-être mieux de sortir parce que si je meurs, tu sais, je l'ai pas mon cette ouais. expérience -là, là, donc tu sais, ça, t'sais, tes stratégies mm -hmm. changent un peu. Puis t'as pas de, tu ramasses pas d'argent non plus quand tu te bats. Donc ça c'est différent aussi. Donc dans les autres Final Fantasy, tu vas Grind day, là qu'on appelle. Là, tu vas, tu passes 2, 3, 4, 5 heures à ramasser de l'argent et de l'énergie, mais là, c'est pas vrai. Tu ramasses pas d'argent quand tu te bosse, ben, y ce y des logique, quand vois ce est Si je me battais... Ouais, non, ouais. non, il est pas riche, là, mais euh, dans le fond, tu vas ramasser des trucs que tu vas pouvoir revendre, ou tu vas ramasser des fleurs ou des cossins un peu partout, euh, des trésors, mais tu gommes hey, pas, pas d'argent. de plus en, en plus goût, goût, là, bon il ramasse des fleurs! Non, non, mais... Au moins, c'est pas des vous des herbes parce que tu chaque personnage a une compétence particulière, il y en a un qui il fait c'est un herboriste. <rire> non mais <rire> tu vas ramasser de la, des trucs pour faire de la cuisine parce que quand tu fais du camping, ben là il y en a un qui va qui peut te préparer oui. un plat. Donc tu vas choisir selon les ingrédients que tu te te fait de ramasser. Là il va te faire mettons une omelette, je sais pas trop quoi, tu la manges puis là ça va te donner mettons un boost de je sais pas moi, d'attaque pendant 30 minutes plus un boost de calmeur. C'est sûr calabre, que le, le personnage principal, c'est pas ses esclaves qui a amené. Parce que là, il a son cuisinier, il a son herboriste. Ouais, ouais mais c'est ça. Lui, sa compétence principale c'est qu'il est, est bon okay. pêcheur. Donc, euh, peut aller pêcher des nice. poissons. Tu en as un qui est photographe. Donc, il prend des photos un il peu. Il prend bas. des photos du boys band, euh, c'est bon, OK. Il prend des photos du boys band, mais c'est toi qui a choisi ben, oui. les photos. Puis, euh, je vous le dis, prenez-en des propaganda. photos. T'sais, quand <rire> qu vous contrôlez d'image, <rire> hein Non, mais quand qui vous dit, mettons de, de, de ah ben j'ai ici, oh, j'aimerais ça prendre le, le paysage en photo. Là. es en auto, le toit arrête, ils en vont le prendre en photo, tu sais. Mais es pas obligé d'accepter. Mais moi je le faisais, puis ça donne quelque ça chose à la fin d'avoir ta pellicule pleine. C'est ce que ça donne. Non. Ok. Ouais. Vas-y, continue. Ah. <rire> c'est parce que tu me donnes tellement d'éléments <rire> qui me donnent le goût d'embarquer là. Je, je m'implique. C'est vraiment là. bon. C'est vraiment bon. Je l'ai fait d'un bout à l'autre là. C'est l'histoire est vraiment touchante. C'est la première fois moi, moi habituellement les jeux j'ai de la misère avec les histoires là. Tu sais, je, je m'en préoccupe plus ou moins. Puis celle-là vraiment touchante. Les dialogues entre les euh, les personnages c'est vraiment le fun. Quand tu te promènes, d'un point à l'autre. Tu peux y aller à pied, mais tu y vas en auto, tu sais. Puis quand tu y vas en auto, ben tu fais le chemin en auto. as des trucs rapides, mais tu peux aussi faire le chemin en auto. Donc il va te dire, ben ça prend neuf minutes pour aller là, ben ça va te prendre vraiment neuf minutes. Et pendant ces neuf minutes là, ben tu regardes ton écran avec le tour qui avance. Tu peux aller dans tes menus, tu peux aller, as comme un magasin, as accès au magasin pendant que tu es dans ton auto. Mais tu fais juste regarder, écouter les dialogues où tu peux skipper là si ça te tente de, de pas le faire. Hein. Mais euh, c'est quand même intéressant à écouter. Ils sont vraiment le fun, les personnages. Là. Moi, je l'ai fait en français, puis la, la, la traduction est, est vraiment bonne aussi. Tu as, as les chocobos, euh, les scènes euh, scènes d'ouverture, les animations, c'est beau, les graphiques sont écœurants. La musique, super le fun, parce que la musique dans ton auto, tu peux faire jouer de la musique, puis tu as accès à des anciennes musiques des Final Fantasy. Donc tu peux aller choisir, euh, tu vas récupérer des, des des chansons de Final Fantasy VII, du 2, du 10 Donc euh, tu peux faire jouer ça même quand tu te promènes un moment donné. Un, tu peux récupérer un genre de Walkman, tu peux écouter ta musique que tu veux de de des autres Final Fantasy. Donc ça, là ça, ça euh, Jonathan, je veux que tu m'expliques une affaire. Là. Je suis sur jeuxvideo.com, mm. puis tu sais c'est un site français de France. Puis dans les points négatifs sur Final Fantasy XV, ils écrivent "Liope parfois aux fraises." Qu'est-ce que je veux dire Ben c'est ça. c'est sais, on a parlé de... Ouais, ben c'est ça. Là, euh, je je cherchais un lien, puis... Y a tu un Raspberry Pi dans le jeu? Y a-t-il... Y a t, dans, dans, y a -t Ok. Euh, no, je sais ouais. pas ce que ça veut dire. L'IA parfait aux fraises. C'est quoi? C'est l'IA est, ben, est pas bon? C'est des points négatifs. Ça se peut-tu que l'IA soit pas bonne? <rire> Moi, tantôt, je vais vous parler de raison. <rire> c'est... c'est de... un épisode à éviter. En vrai, moi, j'ai eu aucun problème avec euh, l'intelligence okay. artificielle. Là, j'ai pas eu de bug en tant que tel. Euh, le seul problème que je vois, mon plus gros point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de chargement. Donc, tu sais, c'est un jeu, c'est un jeu qui est lourd. Donc, tu as souvent des quêtes euh, que tu vas faire, tu sais, aller ramasser ça à l'autre bout. Donc, des fois, ça te tente pas nécessairement de faire le chemin en, en auto parce que tu sais, il va te prendre cinq minutes de temps réel. Donc, tu vas faire un, un, un voyage rapide. Le temps là en as pour une minute de chargement. Là, tu, sais, tu vas rentrer pour te... Puis tu sais, la nuit tombe souvent. Tu as un cycle jour-nuit, puis la nuit, c'est vraiment dur jouer la nuit, parce que tu as des démons qui apparaissent sur la carte, ils sont super forts. Donc, tu peux les battre quasiment juste à la fin. Donc, quand qu'arrive arrive la nuit, tu es quasiment obligé de toujours aller te coucher. Donc, ils ont seulement fait ça pour pouvoir justement ramasser ton XP. Mais tu sais, ça fait en sorte que... Bon, mais là, il faut que tu trouves un hôtel. Là, il faut que tu te couches. Là, tu as un chargement. Là, tu as encore l'autre qui te dit, bon, mais j'ai pris des photos. Tu choisis tes photos, tu, tu sais... C'est lourd, c'est ça qui est mon point le plus euh, négatif, donc c'est beaucoup de chargement qui est beaucoup, euh, tu sais, il est lourd. Le monde qui aime pas, la ge... pas qui aime pas, mais qui aimait la gestion la magie, la gestion des armes, tout ça, la gestion du personnage, t'en as pas, donc ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Moi, bof, tu sais, il y a tellement de jeux qui, qui fait ça, qu'il y en a un de temps en temps qui ah, fait pas, gérer euh, ta famille en plus, Ouais, j'ai assez de gérer du chandail que mon gommet pour gérer chandail que le gars dans le jeu vidéo bomber tiens donc ça non ça me dérange pas les portions monde ouvert c'est cœurant mais les portions linéaires sont plates t'sais. puis c'est vers la fin du jeu as une, as une grande portion linéaire où est-ce que tu te retrouves tout seul qui a perdu genre un peu ses pouvoirs c'est long tiens ça ça va un 2 trois heures dans cette portion là c'est long donc ça c'est un autre point négatif Puis le jeu en tant que tel, 35-40 heures, as fait le tour. C'est quand même assez court pour un jeu. Le end game par exemple, il est bon. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir des donjons, tu vas finir le jeu, mais tu vas, tu vas mettre au niveau 50, tu sais, mais tu vas avoir des ennemis niveau 70, niveau 80. Donc tu peux continuer à grinder pour aller battre les les, les monstres les plus difficiles du jeu. Tu vas aussi avoir du contenu téléchargeable. Où est-ce que tu vas pouvoir contrôler les autres personnages Donc il suppose avoir au moins trois ou quatre contenus téléchargeables pour contrôler les autres. Donc un petit bout d'histoire pour les autres. Donc euh, ça, ça va être intéressant. Je vous dirais là que pour l'histoire, pour le jeu, la jouabilité, le monde ouvert, là, moi c c ça a été un de mes jeux préférés de l'année. Je le mettrai dans mes top 5, facile, facile, facile. C'est un excellent jeu d'aventure. De, de, euh, la scène d'ouverture au début, là, en tout cas, moi j'ai adoré la façon qu'ils l'ont faite. Ceux qui ont vu ou ceux qui l'ont pas vu, qui veulent le voir, il y a un film qui est sorti qui s'appelle euh, Final Fantasy Kingsley. Qui sur euh, il est tout sur Netflix non il est pas sur Netflix non je pense qu'on peut juste le, le louer ou l'acheter c'est en fait ça raconte l'histoire je l'ai écouté ça raconte l'histoire de juste avant Final Fantasy XV puis au moment que le film finit le jeu commence okay. c'est la même scène ça c'est super intéressant moi je l'écoutais après le monde disait de l'écouter avant mais je l'écoutais après parce que j'aimais mieux l'écouter après comme ça quand qui parlait de personnages je le connaissais okay. déjà donc okay, euh, dirait là que c'est super intéressant le film. Puis euh, c'est ça. Donc au final, là, excellent jeu je devrait jouer par tous les fans de Final Fantasy, ceux qui avaient euh, qui avaient pas aimé le le 13, je pense que vous allez vous retrouver là-dedans. Moi je l'avais aimé le 13, il était linéaire, mais une fois que tu le passais par-dessus qui était linéaire, tu euh, t'en reviens monnée. Donc <rire> je l'avais fait Mais oui, chemin. Fait Donc tu reviens tout le temps là. Exactement. Non mais tu sais, maintenant, c'est bien beau les jeux ouverts, mais tu sais, y en a, y en a euh, des fois un jeu linéaire, ça peut être, uh -huh. peut être le fun aussi. Mais celui-là, qui est vraiment, vraiment un jeu ouvert. Donc, M mettons le, mettons que as jamais joué à Final Fantasy. Le mettons. Sais-tu un bon Final Fantasy pour commencer à jouer à Final Fantasy euh, Je dirais que, je dirais que oui. Pourquoi Parce qu'il est facile d'approche dans le sens que t'as pas la mégogestion. Euh, premièrement, les Final Fantasy, les histoires se suivent pas. donc ça suit jamais le, le tu as des personnages par-ci par-là qui vont qui vont être des personnages redondants les euh, des monstres que tu vas battre qui vont être redondants mais euh, moi je dis que c'est un des Final Fantasy qui fait le moins peur tu sais tu peux le mettre tu vas commencer tu vas te retrouver le, le la courbe d'apprentissage du jeu est super facile les combats sont super faciles d'approche c'est pas du euh, comme c'est Denis Talbot qui dit ça le tout le temps là, du plus 2, moins quatre tu as pas de ça là c'est T'as pas vu que c'est pas des combats tout partout, as moins de gestion de combat. T'es tu frappes puis tu, tu te bats là comme n'importe quel jeu de un peu comme de Witcher là, ceux qu'on joue à de Witcher. Tu sais c'est des combats comme ça là, t'as pas de de gestion, t'as te perds pas, tu fais pas. tu mettras pas tes points d'expérience dans un, un embranchement, tu te dis ah oh non là, ça fait 25 heures j'ai vraiment pas pris la bonne embranchement j'aurais pas dû faire ça là. T'es pas de ça là. Okay. J'ai fini d'un bout à l'autre puis il euh, est pas très très dur en tant que tel. Je suis mort une fois. Donc euh, vraiment game over là, bon. les quatre personnages. Euh, oui, je sais. Non, les monstres vont mourir au <rire> pareil pieds, mais toi juste une fois. Mais je ouais. sais. Non mais tu sais pareil là, si tu fais vraiment comme tout bon RPG là tu tu montes de niveau tranquillement pas vite puis que tu fais les zones comme ils disent les faire tu t'en vas pas dans des endroits où est-ce que les monstres sont 50 niveaux plus haut que toi là as aucune difficulté à le faire là. Non, tu peux te lancer. Lance-toi. Okay. Je ne parlais pas, pas de moi, je parlais juste de même « at, at large ». Je que je pas le genre de dire ouais, « J'ai un chum qui a de la misère avec la drogue, qu'est-ce que tu ferais avec lui? » tu sais, Donc, tu serais le genre à demander <rire> si « J'ai de la misère -là, si là. avec de la drogue, qu'est-ce que je fais? » Ok, c'est bon. Ouais, Oui, mais pas, pas un jeu. Okay. Ouais, quand même. Euh, quand même. Si tu avais une note, euh, Absolute, Joe? Moi, je donnerais okay. un 9 sur 10. Parce que parce que parce que ben, ça fait hein? avec tout ce qu'on lit pas tout fait que oui. euh, c'est bon ah ouais c'est ça, ça, ça, ça, ouais, ça, là, ça pas pas non tout le monde dit parce ouais, que parce que parce que parce que hein? partout ouais, c'est partout ouais, pas mal l'argument de ouais c'est l'argument le plus fort que j'ai okay, parce bon. que <rire> euh, moi parce que faut finir le show faudrait bien que j'aille avec mon euh, avec euh, avec mon sujet je vais vous parler du film Passenger avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt Et euh, la bande-annonce laisse présager qu'on a en avant-nous un film de science-fiction d'aventure avec euh, avec beaucoup d'action, des explosions, tout ça. Et finalement, ce n'est pas le cas. t'avais ouais. dit que t'aurais dû écouter Passage 57, t'as <rire> eu des explosions. Ouais, mais ça veut pas, ouais, je veux pas dire que c'est pas bon parce que ça n'y en, est... en a pas. Okay. Là où est-ce que moi je. J'ai un problème, c'est que on essaie de nous vendre ça comme un blockbuster avec des explosions, de l'action. On remplit les salles avec ça et finalement, on ne nous donne pas le produit attendu. Même si le produit est bon, c'est pas celui que j'attendais. Donc, il euh, y a, y a comme, ouais. un, comme un décalage entre la promotion, là, les, les gens de la, du marketing, puis les, les, les gens qui ont produit le film. C'est un film qui était fait par Martin Tilldom. Je vais ouvrir sa fiche IMDb uh, ah oui. là, uh, puis il a fait, il euh, a fait uh, Imitation Games <rire> avec, il euh, ah, y a, y a okay. pas si longtemps, puis après ça c'est pas mal ça. Dans les films ah, connus, bon. euh, c'est un Norvégien. Et euh, l'histoire, grosso modo, là, c'est que euh, la planète Terre est pleine. Euh, tu sais, tu peux encore vivre sur Terre, mais on a découvert des planètes, euh, euh, des colonies, où est-ce qu'on peut envoyer des êtres humains pour starter la race humaine sur d'autres, sur d'autres planètes. Et il y a une euh, compagnie qui, elle, ben, offre le transport euh, pour les gens. Euh, pour aller euh, coloniser ces planètes là et durant le voyage qui prend euh, genre euh, 120 ans il euh, y a de la cryogénisation où on t'endort dans un sommeil profond où est-ce que tu vieillis pas pendant toute la durée du voyage sauf les quatre derniers mois arrive un pépin et là tu as le personnage de Chris Pratt, Jim euh, qui lui se réveille beaucoup trop tôt 90 ans avant l'arrivée donc Il est condamné, il peut pas se réendormir, c'est impossible. Et y a aucun petit panneau d'information ou livre qui dit comment faire pour se réendormir parce que le système est prouvé entre guillemets comme étant infaillible jusqu'à ce qu'il faillisse un jour. C'est c'est toujours ça. Et donc pendant un an, Chris Pratt va faire sa petite vie, va faire un genre de tu sais le film avec Tom Hanks tout seul sur son île, Castaway. Oh ouais, ouais. avec le ballon, il y a -il un Wilson. Ben aussi en fait, il y a un Barman <rire> qui est un animatronique, euh, un humain à moitié, là, on le voit dans la bande-annonce euh, avec lequel il jazz puis première discussion, il tu sais il demande ben comment tu fais là euh, s'il y a un problème avec euh, avec euh, les sasses là pour dormir Ben c'était possible. En <rire> fait, que, là, il dit ben tu sais tu sais Ouais mais je suis là. OK, ouais mais c'est impossible. OK. petite question de même, là. On arrive dans combien de temps? Ben, il dit 90 ans, OK. Fait là, il, il, Chris Pat, il dit, ben, OK, et là, moi, je suis censé être réveillé à quel moment? Ben, 4 mois avant la fin. Donc, qu'est-ce que je fais là? <rire> <rire> pis le robot, il fait comme... Euh, vous êtes pas supposés, là! <rire> c'est la seule réponse qu'il y a, mais tu sais, c'est le barman, puis ça va être, euh, ben, pas un comic relief, mais ça va être un personnage qui va servir à faire en sorte que Les, euh, notre héros s'exprime à quelqu'un dit dise qu'est-ce qui se passe, parce que sinon, il dit rien. Il est seul, tu sais. C'est à lui qu raconte <rire> qu -ce qui raconte qu'est-ce qui se passe. Après un an plus capable, il a le goût de se suicider euh, et finalement, par un concours des circonstances, finit par voir dans l'une des cellules de dormance le personnage de Jennifer Lawrence. Et là, se demande parce que... <rire> comme ça en coeur, il a dit « M'a réveillé, <rire> <'es> un toi <rire> Au moins, je passerai pas 90 ans tout seul, on va mourir tous et deux ensemble avant d'arriver. Il fait semblant « Ah, je sais pas ce qui s'est passé, le piton. <rire> » va demander au robot ouais, « Pourquoi t'es réveillé ?» Vous auriez pu écrire le film. Parce que c'est <rire> okay. pas mal ça. <rire> Puis d'ailleurs, ça pose la question de lui, pendant un an, qu'il y avait aucune source de, de loisirs tout seul, là, sexuel. Ça, il a pas tenté de mater les filles <rire> de regarder, non oh. fait ça pour an. Pendant an ouais, ben il dorme tout <rire> en tout cas <rire> fait que ça pose cette question là éthique ouais, un petit, petit peu fait que là il y a réveil euh, blablabla bon il était habitué il était marié quand il était <rire> sur <la terre. rire> Non mais moi je le moi je l'aurais réveillé mais je serais retourné me coucher dans ma petite case, tu sais. Puis là quand quand, quand, quand elle marche, là tu te réveilles, tu rien hey, oh non, pourquoi tu me réveilles Et <rire> tu trouves la porte tu fais boum. <rire> <rire> fait. Fait finalement ça devient euh, ça devient un film euh, plus de romance pendant un bon bout de temps. la partie castaway pendant genre 45 minutes, t'as une partie romance pendant 45 minutes et là il reste une demi-heure afin où est-ce que là ben tout d'un coup, on fait comme bon ben ça prendrait de l'action hein, fait, faudrait faudrait finir ce film-là parce que sinon, ça sera pas grand, pas assez grand-chose. Mais même quand il ne se passe pas grand-chose, c'est quand même bon. C'est le bout d'action, la 30 dernières minutes où est-ce que tu dis « Ok, là, y a, les, le scénariste s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fin à son histoire, fait que... Ah ouais! On trouve <rire> des personnages! Donc, finalement, un des capitaines qui se réveille. Mais qui va... Je okay. vous le dis de suite, là. « Attachez-vous pas trop! » <rire> <rire> il va aller demander au robot comment se fait qu'il est réveillé. Le robot va se tanner, va dire ah ouais. puis de la merde bang, Non c'est pas ça mais tu sais attachez-vous pas trop. Oh. Le personnage c'est vraiment un personnage fonction comme on appelle dans, en cinéma c'est que son but est tout simplement de permettre de faire avancer l'histoire et il permet de faire avancer l'histoire et à partir de ce moment-là moi j'ai vraiment un gros problème parce que Jim, que ça fait deux ans maintenant qui est, qu est réveillé dans le vaisseau, un an avec sa compagne, un autre seul, qui est capable de rien faire, même s'il est ingénieur, là, tout d'un coup, il sait comment ça marche, le vaisseau. Il sait comment régler les problèmes. Il sait comment ce que tu fais telle, telle, telle affaire et là réussi à régler tous les maudits problèmes. Du premier coup. Pareil comme la police dans tous les films d'action. <rire> il arrive à la fin quand ouais. tout est fini. Fait que là, il ouais. sait tout comment tout régler et, entre autres... Dans un film, il y a toujours la, la diégèse. Ok, la diégèse, c'est de faire en sorte que le spectateur, quand il va au cinéma, il sait ce que tu y présentes est pas vrai. Ok, sauf que il est prêt à accepter un certain nombre de choses si ça semble réaliste, si ça semble faire du sens, si c'est cohérent avec l'univers que as créé. Ok, à un moment donné, Jim puis euh, la fille, Jennifer Lawrence, dont je me rappelle pas de son nom, <rire> euh, c'est Aurora son nom. pire nom ever, d'ailleurs. Ah. Euh, il se ramasse dans une pièce où est-ce que là, il y a un trou dans le plancher et il y a de la suction. Pourquoi il y a de la suction? Parce que des compressions, ça donne sur l'extérieur. Mais il se rend compte qu'une fois libéré de cette situation-là, que le trou, il se poursuit dans d'autres pièces. S'il y avait de la suction vers l'extérieur parce que ça allait... sur l'extérieur du vaisseau puis il y avait des compressions comment ça qu'il y a pas des compressions dans chacune des pièces que ce trou là continue il y a un ouais. gros problème là-dessus là. ça marche pas mais bon pour le film on fait comme si ça marchait il y a d'autres problèmes aussi à un moment donné ils se rendent compte que sont capables de se réendormir ils le font pas parce qu'ils s'aiment ben trop puis là tu te dis ok le voyage dure 90 ans si mettons tu fais dormir l'autre pendant une journée sur deux. Ou une année sur deux. Une semaine sur deux, mettons, là, pour qu'ils puissent se voir puis s'aimer. Pis... Ils peuvent doubler leur période de temps de voyage. Enfin, qu'au lieu que ce soit 90 ans sur leur corps, c'est 45. Il a à peu près, mettons, 25-30 ans. Il arrive là-bas 70 ans. La fille, son rêve, c'est d'écrire un livre. Vivre un an sur une colonie pour retourner sur Terre. Faire le 120 ans deux fois de, de, de, de, dans le coma artificiel. Elle serait capable de le faire. Mais on abolit cette option-là directement, on en fait pas référent. Il y a des trous dans ce scénario-là, dès que tu te mets à réfléchir, comme ça a pas de bon sens. Fait que si vous voulez apprécier le film, posez-vous pas de questions. <rire> Mettre ton cerveau à off, vraiment, ça pas dans le sens que, ben, tu sais, un film d'action, des fois, tu dis, « Ah, ben oui, Arnold Schwarzenegger, c'est un fusil à 8 balles, il en tire 12, il ne l'autre jamais, tu sais. » Ouais. où est-ce que t'acceptes parce que c'est un film d'action si tu te mettais à compter les balles tu fais comme, ben voyons donc, ça fait aucun sens mais c'est assez subtil pour que si tu portes pas attention ça passe comme dans, du beurre dans la poêle t'sais. tandis que là les personnages se posent des questions ils répondent pas, puis toi tu fais comme ben oui, mais si je me pose la même question j'ai une réponse comment ça les autres ils l'ont pas, fait que ça fonctionne pas fait que les 30 dernières minutes si on avait pu réécrire ça autrement ça aurait été le fun, ça aurait fait que ma note aurait été pas mal mieux euh, moi je vais y aller avec un 7.5 parce que la ride est le fun jusqu'aux 30 dernières minutes où est-ce que là tout explose tout euh, tout le scénario fait plus de sens Puis c'est ça je veux pas, vais pas dire <rire> trop parce que ça serait facile de tout spoiler mais euh, il y a des questions à se poser vraiment dans ce film là où est-ce que tu dis pourquoi que quand ils ont créé le film il y a deux options soit ils se sont posés des questions puis ils ont fait comme ah shit sont sont sont sont les soit ils répondent à ces questions là c'est plus le même film où on n'est pas capable de faire le film où ils ont fait comme ben on va laisser ça mort puis si les gens s'en rendent pas compte tant mieux même s'ils vont s'en rendre compte puis ça sera pas tant mieux bon je pense, ouais, cette, je pense option -là, que cette option là mais... parce que ont fait comme Bien... ok on a un film on peut le vendre tant que on n'aurait pas eu de film on l'aurait pas vendu puis on aurait dépensé de l'argent pour rien plus le fun de avant eux. Tu sais c'est sûr que si euh, tu quand la première fois qu'il se réveille, il va voir le robot, le robot fait Ah oh non non, regarde, tu peux juste te recoucher, je vais péter du piton. Non mais, mais film, il peut pas. Il se réveille en dormant. <rire> J'ai un gros bat de baseball en aluminium <rire> et ça tu vois tu vas dormir. Tu vas vieillir, mais tu vas dormir. <rire> mais c'est que ça c'est correct, ça rentre dans le diégèse puis tu l'acceptes sauf qu'à un moment donné quand tu génères une clé pour enlever ce problème-là ben là tu te dis ben utilise Utilise-la. » Mais non, notre amour est beaucoup trop fort, on veut vivre. Ouais, mais si tu vis juste une journée sur deux, tu te permets de prolonger ta vie puis d'arriver au bout. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Ouais. Notre ouais, amour ouais. est beaucoup trop fort, on se connaît depuis 15 minutes. Ben un an là dans C'est bien présenté donc. Ouais, okay. Tu sens le laps de temps sauf quand le troisième personnage débarque. Je vous rappelle, attachez-vous pas trop. <rire> là, tu as l'impression que ça prend une journée. Pis merci bonjour, tu sais c'est comme tout se passe en même temps. Une chance qui est là, hein, ça donne du bon que lui y arrive au bon moment. Fait que. Ah, euh, là, il est déjà, un... il est déjà là juste à temps pour que... mourir puis lancer les affaires dans le bon bateau. D'ailleurs, ces personnages-là ouais. toutes les questions sur les autres personnages qui sont encore endormis. Mais bon, moi laissez ça mort pour pour là hein? parce que ça dévoilerait trop d'infos. <rire> C'est le film il a coûté 110 millions, il il doit être quand même beau les effets spéciaux. C'est super beau. Oh. J'ai vu des gens critiquer ah ouais. un peu la forme du vaisseau parce que la forme, je sais pas si vous avez vu sur le, le poster, c'est comme si c'était une grande ligne, un fil sur lequel on aurait rajouté comme des gants de palme. Et il fait comme un peu dans l'interstellaire puis il est en train de tourner. D'ailleurs, je trouve ça drôle, j'ai vu des gens critiquer la forme du vaisseau là, mais il y a personne dans l'interstellaire qui a chialé sur la forme du vaisseau alors que c'est pas mal la même. trêve de de, de de discussion. Okay. Euh, le vaisseau, euh, c'est la scène d'intro, la pointe en avant génère un bouclier qui protège l'ensemble de la direction où est-ce que tu t'en vas, les traîner en arrière. Ça fait comme un sillon dans lequel tout le reste peut passer. Euh, sauf que là où est-ce que moi je vois un problème, c'est que c'est pas parce que tout t'en vas vers l'avant qu'il y a rien qui s'en vient sur le côté en mouvement. Fait qu'il peut venir te percuter, mais là il y a pas... De, Il a pas de protection. Mais ça, bon, dans le film, c'est pas un problème qui, qui, qui existe. Donc, on n'en parlera pas trop fort. Mais il y a des brèches un peu partout. Si tu poses trop de questions, ça va être moins le fun. Mais si tu te poses pas de questions, la <rire> première heure et quart et demi est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Sauf que, encore une fois, le marketing... Do your job comme du monde, bâtard. Arrêtez de nous vendre du rêve quand pas du rêve que tu as à me donner. Je le sais qu'un film romantique... Ça va être moins vendeur, y a moins de monde qui vont y aller, mais au moins tu vas avoir dit la vérité. Puis la vérité c'est quand même important. <rire> ouais, parce que ouais. c'est un bon film romantique, castaway-ish jusqu'à ce que le beau texon que tu m'as vendu arrive, plus ça remplit les promesses que tu m'as donné. Mais c'est le moins beau de bon, le le beau le moins bon. Fuck. Pourquoi <rire> tu mises là-dessus dans ton marketing à part parce que ça vend plus, ouais. en tout cas, whatever. So euh, 7.5. <rire> écoute, voilà bon? c'est correct ouais. mais attachez-vous pas trop non, va pas se va se on va-tu le voir au cinéma ou on, on, on, on, on, on atta ça en... attaque ça sort en, attaque. en DVD <rire> okay. Okay. <rire> <rire> surtout pour les personnages qu'il faut pas trop s'attacher ouais. euh... <rire> <rire> soit le film pour lui là ouais, surtout pour lui Donc, euh, voilà pour euh, le show de cette semaine de la réalité augmentée. Si euh, on veut vous retrouver, euh, où est-ce qu'on peut faire ça? Euh, je vais commencer avec toi, Luc. Euh, sur Twitter, Ask euh, J'ai aussi euh, un autre podcast qui s'appelle Sa Radio. Vous pouvez nous retrouver sur euh, sarouleradio.com, euh, Google Play. Euh, les mêmes places que finalement la réalité augmentée. Et puis, euh, c'est pas mal ça. Ça fait le tour. Astro_boy3000 sur Twitter ou Jonathan Turco sur Facebook. Hey, d'ailleurs mon film là, je, je rajoute le fait que pourquoi ils font pas un bébé C'est la seule question que je rajoute. <rire> si vous voulez me retrouver, at b, euh, sur Facebook, je vais gagner. Dites-moi que vous écoutez via mes euh, différents projets et il euh, y aura pas de problème, je vais vous ajouter. Euh, autre projet, ben l'apoc bien sûr. On enregistre le premier épisode de 2017 euh, demain. peu importe quand vous écoutez, c'est demain que ça se passe euh, avec euh, avec mon collègue Jerry. Pour la réalité augmentée, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook.com et notre site internet il y a toujours la possibilité de nous envoyer des messages, des communications via courriel at, ben, podcast at si vous avez des commentaires. Et si vous voulez nous donner des étoiles sur iTunes, c'est toujours extrêmement apprécié avec un petit commentaire pour nous permettre de pouvoir sortir plus haut dans les classements et de nous rendre encore plus accessible à la masse de gens qui pourraient être intéressés par notre projet. Merci les garnements d'avoir été ouais. du rendez-vous. Merci à toi, l'animateur, d'avoir animé ce premier de, bon, de l'année. Cool. Ouais. Euh, on se souhaite une bonne année ouais. 2017. Et on vous dit à la prochaine yeah. fois dans un autre élément de la réalité augmentée. Bye-bye! Bye! bye. bye. bye. bye.